Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Sanganilo et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. Un homme de 56 ans originaire de la colline Moussave, commune en province Kayanza, est mort brûlé dans... Par l'incendie survenu dans la nuit de ce lundi à saint maison. Production de plus de 95 000 kg de minéraux appelés 3T durant les trois mois. C'est le contenu d'un rapport de l'Office Burundi des mines et Carrière OBM. Vous l'entendrez dans cette édition. Plus de 10... Plus de 1000 bons pupitres sont prévus pour 25 écoles de la commune de Moura, En dos du ministère de l'Éducation Chronique Santé de ce mardi va axer sur le traitement de la cataracte. Vous entendrez les explications de l'ophtalmologue Lévi Kandek. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour. Un homme âgé de 56 ans, originaire de la colline Moussavé, commune et province de Kayanda, est mort brûlé par l'incendie survenu à sa maison d'habitation et en même temps de commerce la nuit de son lundi. Les informations fournies par les voisins de la victime font savoir qu'après avoir entendu des cris de secours de l'enfant de la victime, ont essayé de maîtriser l'incendie mais en vain, étant donné que le camion inspecteur doit tarder. D'arriver et sans eau dans la citerne au niveau de l'administration en commune de Kayanda, l'on fait savoir qu'en collaboration avec la police, les enquêtes sont en cours pour savoir les mobiles de l'incendie, étant donné que, selon la même source, le fils de la victime est introuvable depuis l'incident. Page culture, les tambourinaires d'Oguishola disent être étonnés d'avoir été interdits d'accompagner le président de la République à Dubaï comme c'était prévu. Le président de ces tambourinaires, Oscar Chemilimana, signale qu'ils ont dépensé plus de 4 millions pour la recherche des documents et souligne qu'ils étaient au nombre de 12. Il qualifie cela comme une sorte de tricherie car autre, un autre a été privilégié à leur place et demande aux autorités habilitées d'être rétablies dans leurs droits. Suivez-le traduit en français par Charles Makoto. Le ministère en charge de la culture nous avait cherché et nous a informé qu'il faut chercher les documents de voyage pour accompagner le président de la République. Heureusement, quelques jours après, on a eu tous les papiers et ils nous ont dit d'attendre qu'ils nous indiqueront le jour d'aller faire le dépistage de la COVID-19, mais en vain. On était déjà au courant de ce voyage, car le président lui-même nous a cherché et a confié ce travail au ministère. On devrait voyager aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas. Le directeur général nous a appelé et informé qu'on ne peut plus voyager. Il nous a expliqué que nous avons tardé à faire le test de la COVID-19. Ça nous a choqué car on avait déjà dépensé 4,950,000 francs burundais Au total, on était à 12%. Nous avons manqué quoi dire. Nous demandons aux différents intervenants dans le domaine de la culture de suivre de près cette question d'autricherie observée dans ce secteur. Nous ne sommes pas les seuls à se plaindre. C'est le même cas chez les tambourinaires de Bujumbura. Lors des compétitions, ces classés premiers peuvent rester et privilégier un groupe qui a donné une corruption. On a déjà soumis cette question au ministre. Lui aussi, il a été étonné qu'ils ont passé outre la recommandation du président de la République. Concernant toutes ces allégations, l'Aradie Sanganilo a approché le ministre ayant la jeunesse dans ses fonctions et a annoncé que c'est le ministère ayant le tourisme dans ses attributions qui s'est chargé de l'affaire. Le dit ministère annonce que tous ceux qui avaient en main le de, au dossier sont partis en voyage à Dubaï avec le président de la République. Page éducation, en d'autres dit ministère de l'éducation, de plus de mille bons pupitres prévus aux 25 écoles de la commune de Moua, se trouvent dans le terrain de l'école fondamentale Kanyocha 3. Claverne de Curio, le directeur commun de l'éducation précise qu'une commission pour étudier si ces bons pipitres remplissent des conditions a été mise en place et va travailler pour voir s'ils si si peuvent être distribués aux écoles qui en ont besoin. Suivez-le. Ces BAMPITRE ont été octroyés par le gouvernement du Burundi via le ministère d'éducation de et d'enregistre de scientifique. Je voudrais remercier vivement le gouvernement du Burundi qui nous a octroyé ces BAMPITRE. Donc, ces BAMPITRE sont destinés aux écoles fondamentales et postes fondamentales de la commune Mouha. Ils sont au nombre de 1090. Ce sont ces BAMPITRE qui sont ici, sur la cour. Et ces BAMPITRE seront distribués dans les jours à venir. Nous avons huit écoles postes fondamentales public et aussi euh, 17 écoles fondamentaux. Donc, ces écoles vont bénéficier en tenant compte de leurs besoins. Après avoir analysé les textes qui réglementent la passation des marchés de ces BAMPIT, nous allons respecter la loi. Afin de respecter la loi, nous avons déjà mis une commission de réception de ces banques. Cette commission est composée par l'administration, le DCI, le conseiller chargé des infrastructures et des finances au niveau de la DCI. Et il y aura aussi un représentant des directeurs de postes fondamentales, des directeurs de récofonds et aussi un représentant des parents. Et nous allons voir choisir les banques qui répondent aux normes exigées par le ministère. Les Qui en ont peut-être que nous ne vont pas avoir beaucoup de bains mais nous allons tenir compte des besoins de chaque corps et aussi des effectifs des écoles parce que nous voulons que ces enfants s'assurent sur des bains non pas par terre, mais nous voulons que ces enfants aient été dits dans de bonnes conditions. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h1 minute, dans le studio de la radio, Isanganilo, page Société de cette édition, quatre modèles de villages d'opé seront construits au Burundi. Ce sont les propos du ministre de l'Intérieur ce mardi dans un atelier de présentation du rapport de l'étude de construction des villages modèles. Gervais Ndila Kobucha a indiqué que ce programme va permettre à la population d'atteindre le développement. On l'écoute. Le gouvernement est en train de développer un programme national intégré d'appui à la villagisation au niveau de tout le pays. à partir des grandes villes. Les provinces, les chefs lieux des communes, jusqu'au niveau colline. Le regroupement en village permettra à l'État de fournir à ces populations des services de base, notamment l'électricité, l'eau potable, les routes et les écoles. L'accès à ces services de base n'est possible que quand la population est regroupée en village. Ce programme, une fois mis en œuvre, permettra la création d'emplois à travers des métiers variés, ainsi que la libération et la disponibilité des terres cultivables. Dans ce processus de mise en œuvre de ce programme, le FONIC a été chargé de la coordination technique en mettant l'accès sur la collaboration avec les partenaires impliqués dans la préparation et la réalisation de ce programme. C'est un programme à qui couvre les besoins fondamentaux tels que l'habitat les services de l'éducation, la santé, l'hygiène, l'assainissement, les activités recréatrices, les activités génératrices de revenus et autres. Quatre modèles ont été proposés. Le premier modèle est conçu pour les grandes villes, comme Muzumbura et Gitega. Le deuxième modèle concerne les centres des provinces. Le troisième modèle, quant à lui, est conçu pour les chefs-lieux des communes. Et enfin, fait, le quatrième modèle est conçu pour... Les collines, les villages. Les villages pilotes situés à Changuzo, Kirundo et Uyigi constituent une source d'inspiration et vous donnent des orientations pour la suite du programme. Plus de 95 000 kilos de minerais appelés 3T dans la cassiterite ont été produits et Durant trois mois, c'est-à-dire de juillet à septembre de cette année, un rapport de l'Office des mines et carrières OBM mettant en évidence les productions et les exportations des différents minéraux montre que durant cette période, il n'y a pas eu de production de terres rares. Selon le même rapport, plus de 1000 grammes d'or ont été produits. D'autres détails avec Mireille Kanyang. Ce rapport de l'Office burundais des mines et carrières OBM, premier trimestre de l'exercice en cours, montre que six sites d'exploitation des minerais, notamment les 3C, ont été inspectés dans les provinces de Kirundo et Muyinga sur les 93 agréés. La partie du dit rapport sur la production des minerais pendant les trois mois met en évidence une production de plus de 1000 g d'or, plus de 95 000 kg de casiterite, colombo tantalite et wolframite plus de 66 000 kg de minerais mixtes et aucune production de terres rares. Quant aux exportations, le même rapport montre plus de 1 000 g d'or, plus de 150 000 kg de minerais dits 3C, Les minerais mixtes étaient rares, n'ayant pas fait objet d'exportation. Le même rapport souligne que depuis le 26 novembre 2019, les comptoirs d'achat et de vente d'or ont été suspendus et que l'or produit au niveau national est vendu à la banque centrale pour constituer de l'or monétaire. Radio Isanganiro, chronique santé. Le traitement de la cataracte est chirurgicale, que ce soit chez les adultes touchés les enfants qui naissent avec cette maladie. L'ophtalmologue Lévi Kandeke précise que les complications sont généralement moins nombreuses, lesquelles s'observent souvent chez une personne qui a tardé à se faire opérer, faire des examens ophtalmologiques. Tous les deux ans, reste le meilleur moyen de se prévenir contre les maladies oculaires dont la cataracte, comme le souligne ce spécialiste. Clonique santé avec Ornella Mouchou. Le traitement de référence de la cataracte, une maladie qui entraîne la baisse de la vision, est jusqu'ici la chirurgie. L'ophtalmologue Lévi Kandéke précise qu'au Burundi, il y a des moyens de traitement efficaces. Dès la naissance jusqu'à 15 ans, les enfants sont opérés gratuitement à l'hôpital roi Khaled depuis l'an 2012 Alors, le traitement, il est très simple, il est chirurgical, et il n'existe pas encore un traitement médical. Alors, l'opération consiste à enlever le cristallin, donc cette partie qui s'est opacifiée, et vous la remplacez par une lentille artificielle que vous mettez dans l'œil, une lentille qui varie d'une personne à l'autre. Les enfants peuvent naître avec la maladie, nous les opérons, mais c'est une opération qui est beaucoup plus délicate, qui est différente de celle qu'on fait chez les adultes. C'est une opération qui nécessite beaucoup plus de matériaux, beaucoup plus cher, Parce que vous devez faire ça sous anesthésie générale. Vous pouvez utiliser des implants qui sont beaucoup plus chers, plus petits. Et... Mais ici au Burundi, c'est gratuit pour les enfants. et Ça se fait par opération. Malheureusement, les enfants ils finissent par porter également des lunettes après l'opération. Mais ils peuvent revoir et faire une école, aller à l'école et avoir une vie tout à fait normale. Plus de 90% des patients opérés guérissent des complications s'observe souvent lors d'un traitement tardif. Une complication pendant la chirurgie, et celle-ci arrive le plus souvent chez des patients qui ont d'autres maladies, et le chirurgien l'ignorait, et ça peut faire des complications, mais c'est rare, c'est trois personnes sur 1000 opérées. Les autres complications, je ne sais pas s'il faut les appeler des complications, parce qu'elles sont souvent prévues, c'est au bout d'un certain temps, vous avez développé ce qu'on appelle une cataracte secondaire, c'est-à-dire que le corps étranger, la lentille que vous avez mise à l'intérieur de l'œil, est perçue par le corps comme encore étranger et il est, il est combattu. Mais ça se traite également très très bien et le patient commence à revoir comme avant. Pour les patients qui viennent se faire soigner tardivement, le seul risque c'est que les cataractes sont beaucoup plus difficiles à opérer. La deuxième chose, il faut avoir beaucoup de rigueur après l'opération. Euh, certains patients interrompent le traitement, qu'ils se sentent guéris et c'est là où on commence à voir les complications. Il conseille les gens à faire des examens oculaires tous les deux ans et une année chez les diabétiques. Alors, c'est très difficile de prévenir la maladie. Alors, pour les patients diabétiques, bien sûr, c'est en contrôlant et en faisant une bonne gestion du diabète qui permet de ne pas développer la cataracte. Bon, ça c'est clair, mais pour les personnes âgées, on ne peut pas empêcher les gens de vieillir, ce n'est pas possible. Mais alors, on de temps en temps, on dit que bon, les lunettes de soleil peuvent protéger contre les ultraviolets qui, elles, seraient responsables du développement de la cataracte. Ce n'est pas vraiment prouvé, mais on, est, on conseille le plus souvent aux gens de porter des, des lunettes de, de soleil. Et bien sûr, vous avez toutes les autres précautions diététiques qu'on préconise et, et bien sûr ne pas fumer qui permet de, de reculer le plus loin possible la survenue de la cataracte. Au Burundi, à peu près 250 enfants sont opérés chaque année et les adultes sont à 10 000. Actualité internationale. Un tribunal de Singapour a reporté mardi l'exécution d'un Mélisien ayant un handicap mental et condamné pour trafic de drogue après l'annulation d'une audience pour un appel. en son infection Covid-19, l'audience devait se tenir mardi, un jour avant la pendaison. Prévis mercredi dans la cité d'État d'Asie du Sud-Est, mais elle a dû être en idée en raison de l'état de santé du condamné, a annoncé le juge André de la Cour d'appel. Des organisations non-gouvernementales comme Amnesty International et Human Rights Watch ont qualifié sa condamnation à mort de cruelle et ignoble, tandis que l'Union européenne a appelé la cité d'état à commis. La sentence en peine d'emprisonnement, les infos que nous devons à la Radio France internationale. Déjà à sa deuxième semaine depuis l'an 8 novembre, la Conférence pour le climat a multiplié les annonces sur la, la déforestation, la méthane et le charbon. L'Australie refuse toutefois de cesser de bâtir des centrales de charbon malgré l'effet de forêt qui ravage le pays. Des victimes sont venues faire entendre leurs voix, comme je dois de l'association de survivants de faits de forêt pour l'action climatique. Elle est donc venue à la COP26 grâce à un appel sur les réseaux sociaux. Son voyage a été financé par les Australiens qui voulaient faire entendre leur voix, comme l'indiquent nos amis de la France internationale. Et voilà, c'est ici que profond cette édition. Nous vous remercions vous tous qui étaient à l'écoute. Bonne journée à tous.